Et la foule aussitôt commence à frapper dans ses mains Entraînée dans la fête, on ne peut s'empêcher De se remplir un verre et puis de se mettre à chanter De la nuit perdue dans la fumée Les guitares ont souvent des cris Qui poignardent le cœur Mais la danse est là pour nous tenir éveillés Et l'on peut à nouveau continuer Ce rythme enviable. Pendant des Dans le bruit infernal on outit son chagrin C'est à qui donnera tout ce qu'il a pour un instant Et qu'apporte à la fin s'il ne nous reste rien Puisque le jour se lève il est temps de nous s'évanger